Uh-oh. nettoyer chaussures, gagner petit l'argent Six moi content toi, capable de gâter c'est La vie est un combat, personne connaît l'avenir Si tu es moyen, compte en moi sans l'argent Nettoyer chaussures, gagner petit l'argent. Dis-moi, content-toi, capable de faire tes cerveaux. Parce que toi, on t'en luxe beaucoup, beaucoup. Moi, content-toi, mais l'argent me fait défaut. Sans l'argent La vie est un combat Personne connaît l'avenir Si tu moyennes Compte en moi sans l'argent sans l'argent, content-moi sans l'argent, moi sans l'argent, moi sans l'argent, comptant moi sans l'argent, moi sans l'argent.